tes bra qui Sankara To ma sankara capita ne sanskara Ce se sont tes bramor quitonja Et coup d’état Emprennent toujours d’autres trucs plus d’état! Les frères d'armes Tôt ou tard deviennent ennemis Et ça je vous l'avais déjà dit Le pouvoir se prend par les urnes Et non par les armes Et non par les armes Sankara Thomas Sankara Capitaine Sankara, ce se sont tes bravos qui t'en cad ja, ja. Une trahison entraîne toujours une autre trahison. Il n'y a pas de saison, et là j'ai raison. Le pouvoir se prend par les hatalom, a et ça je vous hatalom, déjà dit. Sans vengeance L'Afrique est tombée dans la déchéance Vouloir venger Sankara C'est perpétuer la bêtise La bêtise politique Antidémocratique Soif de pouvoir C'est la boulimie du pouvoir C'est la gourmandise du pouvoir